Entrez, Fernand. Asseyez-vous. Merci, Loretta. Vous désirez me parler Oui. C'est au sujet de la dernière pratique d'évacuation. Le capitaine responsable de notre édifice m'a demandé de vous en toucher un mot. Ah bon C'est une plainte Ne le prenez pas comme ça, Fernand. Le capitaine m'a dit qu'il a dû revenir dans l'édifice pour vous demander à vous et vos étudiants de sortir. Mais Fernand, pourquoi étiez-vous resté dans votre salle nou, je n'avais pas entendu le signal sonore? Si, si, j'ai bien entendu l'alarme. Je suis sortie euh, dans le couloir, maar après avoir vérifié auprès des autres professeurs, je compris qu'il n'y avait pas d'incendie, qu'il s'agissait seulement d'une pratique d'évacuation. Alors, j'ai rassuré mes étudiants et je leur ai demandé de continuer leur examen. Fernand, il fallait participer à l'exercice d'évacuation. C'est une perte de temps déjà en temps normal. Mais, à plus forte raison, faire un exercice d'évacuation en soir d'examen, là, je trouve qu'on gaspille du temps précieux. Allons, allons, calmez-vous, Fernand. Personne ne l'a fait exprès. Personne n'a eu la mauvaise intention de déranger les cours du soir, et encore moins les examens. Bon, la prochaine fois que le signal sonore se déclenchera, nous nous joindrons au troupeau de ciel des moutons, mes étudiants et moi-même. Ne soyez pas exaspéré comme ça, Fernand. C'est très important de savoir quoi faire en cas d'incendie. Mais ce n'est pas bien compliqué. Il suffit de se dépêcher de sortir du bâtiment s'il y a un incendie. Ah non Tout d'abord, il faut compter les étudiants, les faire sortir dans le couloir, puis éteindre les lumières, ensuite fermer la porte de la salle de classe, assurez-vous de savoir s'il y a un étudiant dans les toilettes, pour le signaler au capitaine responsable de l'exercice d'évacuation. Finalement, amenez vos étudiants au lieu de rassemblement attribué aux employés de notre édifice. Tout ça dans le calme, sans panique. Bien. Mais j'y pense à l'instant, Fernand. C'est de fraîche date, votre début chez nous. Deux mois, si je ne m'abuse. Oui, vous avez raison. J'enseigne depuis deux mois, plus ou moins. Je parie que vous n'avez pas lu la petite pancarte à côté de la porte coupe-feu. Pardon Porte coupe-feu Où ça C'est la première porte du couloir, la porte interne si vous voulez, juste avant les marches d'escalier menant à la porte d'entrée principale. Euh, honnêtement, je dois avouer que je n'ai pas remarqué qu'il y a une petite pancarte là, et encore moins une porte coupe-feu. Justement, vous devriez lire ce qui est inscrit sur cette petite pancarte là. On y indique le lieu de rassemblement désigné pour les employés de cet édifice, et en l'occurrence, également pour vous, les professeurs. En vos étudiants. Bon, d'accord, madame la directrice. Je me plierai désormais aux exigences. C'est promis. Je vous en remercie bien, Fernand. Ce sont d'importantes mesures de sécurité mises en place dans l'intérêt de tous. Vous en convenez, n'est-ce pas? Oui, j'ai bien saisi la portée des exercices d'évacuation.